Unité 9, leçon 2, exercice 1 Écoutez les informations et notez l'itinéraire sur le plan Salut, on est place de l'horloge, tu es où Euh, attends, je suis place de la principale Tu sais, je ne connais pas Avignon C'est facile, tu prends la rue Rouge Tu tournes à droite rue Rap. Puis tu tournes à gauche, rue des marchands Tu vas tout droit jusqu'à la rue de la République Là, tu tournes à droite Et c'est tout droit jusqu'à la place de l'horloge Là, tu traverses la place jusqu'à l'opéra On est dans un bistrot en face Ok, c'est facile, j'arrive